Qui est, on explique les les fatawa, al-fatawa al-muhima, et on refute les idées des khawarijs, hein, contemporains d'aujourd'hui, à différents sujets. Et donc aujourd'hui on va, euh, on, on est rendu à la partie du livre où on maintient les fatawa au sujet de, des groupes, hein, des groupes et des partis, des groupes et des partis. Euh, des organisations ou des associations On peut tout inclure ça dans cette euh, chose-là ce sont des partis politiques ou non politiques Des groupes, des, orga des organisations, des associations, euh, etc. Donc on peut mettre tout ça dans le terme de ok Et jamaat c'est ça, ça veut dire des groupes Ou bien ahzab le pluriel de حزب Jama'at, c'est le pluriel de Jama'at, ça veut dire un groupe, ou Ahzab, qui est le pluriel de Hizb, qui veut dire un parti ou un groupe. D'accord Donc, on va expliquer en premier euh, la question de, des Jama'at et des Ahzab euh, sur le plan islamique. Euh, qu'est-ce que ça signifie Et qu'est-ce qu qui est permis à ce sujet-là Et qu'est-ce qui est interdit À ce sujet-là. Donc, euh, en premier, je vais mentionner, euh, les paroles, euh, du Cheikh Abdul Salam ibn Bourges, Al Abdul Karim, ah, c'est un des ulama qui est décédé, rachimoulah. Il a écrit un livre qui s'appelle, Al Amrubi Lusumi, Al Amrubi Lusumi Muslimin, wa imamihim wa التحذير min Mufaraqatihim Ça veut dire, l'ordre, le, le commandement de rester avec le groupe des musulmans et leur imam, c'est-à-dire leur dirigeant, et d'avertir contre la, le fait de se diviser ou de se séparer d'eux. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire On va commencer donc par expliquer, euh, qu'est-ce que c'est Le fait de se réunir, de faire des ok, des parties, des groupes. Euh, Premièrement, après, on va lire les fatawa à ce sujet-là pour confirmer euh, le principe, inshaAllah. Euh, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire On va commencer par expliquer un point important, c'est que si on regarde dans les textes du Coran et de la Sunnah, on remarque que Allah subhanahu wa ta'ala Et on regarde, si on regarde aussi dans les Hadiths, on regarde également, on remarque également que le prophète Allah, nous ordonne de nous unir et d'être unis et d'être une seule jama'a et de ne pas se diviser. On voit qu'il y a l'interdiction de la division et l'ordre ou l'obligation de, de s'unir. Okay. Donc c'est interdit pour les musulmans de se diviser et d'être des groupes et des partis et c'est obligatoire pour les musulmans de s'unir et d'être et d'être un seul Jama'ah, un seul parti ou un seul groupe. Il y a plusieurs hadiths et même il y a des ayats dans le Coran euh, dans, dans cette direction là, comme ça. Oui. Nou. Donc, le sheikh, il commence, il dit, «at fi tarqi il jama'ati wa mufaraqatiha » Hein, c'est-à-dire, le, le, fait que, euh, il y a des mentions très sérieuses, très sévères dans les textes du Coran et de la Sunna qui nous, euh, interdit ou qui nous avertit du fait de se séparer de la jama'a. Et quand on regarde les textes, justement, dans, euh, les hadiths, On voit que le, le mot jama'at est toujours utilisé au singulier. C'est-à-dire, euh, jamais au pluriel. Pour dire que c'est un seul groupe, une seule jama'at. Et jamais au pluriel, comme jama'at. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le monde musulman actuellement? On retrouve des groupes, plusieurs groupes, des jama'at islamiques. D'accord? Tandis que, Dans les textes du Coran et de la Sunna, on retrouve l'ordre et l'obligation de se réunir et d'être une seule jama'a, un seul groupe. D'accord Donc, on va voir tout ça, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie Donc, le chêche, il dit, « Dans le cas, les objets des chers, les mutahres de nous, les jama'as, les musulmans et les imam'as, les jama'as, les jama'as, les jama'as, les jama'as, والخروج عليها والحقت بالخارج عليها عقوبات صارمه تتلائم مع عظم جريمته وها هو طرف يسير مما جاء في التحذير من مفارقه الجماعه عن الله تعالى وعن, رسوله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الامه لأنك لشيخ الذي قال الله تعالى ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا وقال ابن عباس في قوله تعالى ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا ونحو هذا في القرآن أمر الله جل تناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنما أنما nou, <truits> <truits> donc, le chèvre, il, il commence en disant que, parce qu'avant, dans le livre que j'ai mentionné, il a mentionné des versets et des hadiths qui montrent l'obligation de s'unir et l'interdiction de se diviser. D'accord? Et là, il montre les versets qui montrent Euh, où il montre les versets et les hadiths qui mentionnent une menace sévère pour ceux qui se divisent et qui se séparent du corps des musulmans. Donc nous on va mentionner seulement ces versets-là et ces hadiths-là pour mentionner euh, la menace qui se rapporte à ça, puis en même temps bon on va aussi mentionner le contraire, c'est-à-dire euh, l'obligation de s'unir aussi. Et euh, bon, il mentionne quelques versets et des paroles du professeur en salam ainsi que des paroles des salaf à ce sujet-là. Et il mentionne le verset 105 dans son anathalie en noir. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé entre eux. Et euh, on peut regarder par exemple aussi, parce qu'il y a le verset juste avant qui dit, wa Voilà, ta farwaku. Et accrochez vous tous au câble d'Allah. Abnullah. Accrochez-vous tous au câble d'Allah euh, et ne vous divisez pas. Voilà, ta farwaku. Ok. Euh, et il y a d'autres versets comme celui que le Sheikh a mentionné et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Ou comme ceux qui sont divisés et qui ont divergé entre eux. — Voyez ça ?— Non. — Voyez ça. — ça. — Voici ça. — Voici ça. — ça. — وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يضين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه <t _at> Donc, dat c'est ça l'explication. Dans le verset, ça commence à partir de 103, dans Surah Al-Imran, et ça au verset 108, ou 107. 107 on voit qu'il y a des, euh, des conseils ou des ordres au sujet de s'unir et de ne pas se diviser. Euh, et et souvenez-vous souvenez de la miséricorde d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni vos cœurs, hein, il a mis euh, l'union dans vos cœurs ou l'affection dans vos cœurs, euh, et que vous êtes devenus des frères par sa miséricorde ou par sa grâce, et que vous étiez au bord d'un ravin, hein, au bord du feu, et il vous en a sauvé. C'est ainsi que Allah a clarifié pour vous ces versets, pour que vous soyez guidés, et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien, et qui ordonne le bien, et qui interdit le mal, et ceux-là sont ceux qui auront le succès, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves claires leur soient venues. Et ceux-là, ils auront un dur châtiment, le jour où des visages vont s'éclaircir et des visages vont s'assombrir. Alors, ceux pour qui les visages vont s'assombrir, on leur demandera, yani, est-ce que vous avez mécru après avoir eu la foi Alors, goûtez au châtiment pour avoir mécru. Et ceux dont les visages auront été éclaircis, eh bien, ils seront là la, la miséricorde d'Allah et ils y demeureront éternellement. Donc ça c'est euh, les versets qui parlent de ce sujet-là, et le Cheikh euh, euh, euh, Abdul Salam, Ibn Burjis, il dit, ne soyez pas, hein, il mentionne le verset, ne soyez pas comme ceux qui sont divisés et qui ont divergé, il, et il mentionne les paroles d'Ibn Abbas à ce sujet-là, et il dit que euh, ça, ça signifie dans le Coran, Euh, que Allah a commandé les croyants d'être une jama'a, d'être une seule jama'a, d'être un seul groupe. Et il leur a interdit de se diviser et de diverger entre eux. Et il leur a ordonné de s'unir. Et il a, il a annoncé également que ceux qui étaient là avant eux, ils ont péri uniquement à cause des disputes et du fait qu'ils ont argumenté euh, d'une façon yani euh, fausse dans les questions de la religion d'Allah, d'accord Ils ont eu des disputes et des argumentations euh, dans la religion d'Allah, comme on a comme on a vu la dernière fois dimanche quand euh, un des frères est, qui est venu qui yani a une autre euh, Oui c'est ça, il met la, sa logique devant la parole d'Allah et devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il pense qu'il peut euh, opposer les versets d'Allah et les hadiths. Donc ça, quand on commence à débattre et à argumenter et parler de cette façon-là des versets d'Allah et des hadiths, eh ben ça c'est une des causes qui amène les musulmans à se diviser et à s'égarer du droit chemin, parce qu'on oppose la révélation d'Allah sallallahu Et donc c'est ça ce qui a fait périr les peuples qui étaient là avant nous, c'est-à-dire les Juifs et les Chrétiens et les autres qui ont reçu une révélation, et c'est pour ça que qu'Allah il dit, hein, et ne soyez pas comme ceux qui, ont, qui se sont divisés et qui ont divergé après que la vérité leur soit venue, hein, sauf qu'il leur est arrivé. Euh, ensuite il dit, en wat ik wil hebben voor het Quran, is dat ik wil en dat ik wil, en en dat ik wil, en dat ik wil, en dat ik wil, en dat ik de en dat ik wil, en dat ik wil, dat wil, en dat ik wil, en dat ik wil, en dat ik wil, en dat ik à rester sur un seul, une seule voie, et à ne pas se diviser, et à rester euh, ferme sur la religion, et il a mentionné, le cheikh deux explications, ou deux versets dans ce, dans ce sens-là, comme par exemple euh, surat lana'am, verset 153, et il a mentionné également le verset 13, dans surat Ashura, ok, où on dit, et établissez la religion, et ne vous divisez pas dans la religion. Verset 13 dans surat à Shura. Et l'autre verset, qui est dans surat Al-An'am 153, c'est-à-dire, et voici ma, et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le, et ne vous, et ne vous divisez pas, ou suivez pas les petits, les petits chemins qui vont vous écarter de ce chemin-là, ou de cette voie-là. 13. 13. Ou, non. Surat, c'est le verset, c'est surat Shura, le verset 13. Al-An-Aam is verset 153. En il mentionne aussi le verset lequel Allah dit: dat het DIN, en wat zoekt het DIN, Donc ça, c'est le verset 13 dans la shura qui dit, Allah vous a ordonné de suivre la religion comme il a ordonné à Moïse, euh, à, Noé, à Noé, à Abraham, à Moïse et à Jésus ainsi qu'à euh, Muhammad sallam. » Il leur a ordonné de suivre une seule religion et de ne pas se diviser dans, la, dans les questions de religion. Okay, dus, als je ziet dat Allah heeft geëxecuteerd, heeft Hij de mensen geëxecuteerd. Het is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje religion, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Unis, un seul groupe, et pour qu'ils abandonnent la division et les le désaccords. Walaykum As-salam. Ok. Ama ma j'ai à fistunnah, min valka, fouou ka thir gidan. Fou ka thir gidan là c'est rempli dans la Sunnah, des exemples de ce sujet-là, il y a un autre verset que le Cheikh n'a pas mentionné qui dit وَلَا تَكُونُ مِنَ al مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعَةَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ c'est-à-dire, ne soyez pas parmi les Mushrikin ou comme les Mushrikin, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui se sont faits en groupe ou en parties, Chacun d'entre eux se réjouit de ce qu'ils possèdent, chacun de ces groupes se réjouit de ce qu'ils possèdent, ça c'est ce qui est arrivé avec les gens qui se sont divisés en groupes et en sectes, ils prennent, la ils prennent chacun une partie de la religion qui leur plaît, et ils s'accrochent à cette partie-là, et ils se divisent en faisant ça, et ils disent nous on a cette partie de la religion, et l'autre groupe dit nous on a ça. Chacun d'entre eux se réjouit de ce qu'il a pris de la religion d'Allah s.w.t on voit, on voit en fait que qu'ici euh, le sheikh il mentionne la, la notion de jama'a et il le mentionne dans le sens de l'aqibah l'aqibah d'Ahl Sunnati et de Jama'a, c'est-à-dire la croyance d'Ahl Sunnati Jama'a parce que le mot jama'a il peut avoir plusieurs sens dans le Coran et dans la Sunna, hein, et euh, l'imam Sha'atibi, il a dit que les gens ont divergé, divergé en différentes euh, différentes explications du sens de la Djamara, qu'est-ce que ça peut être, mais tous ces sens peu importe la, la différence la d'explication différence qu'ils ont donné au mot Djamara, et bien tous ces sens convergent dans un seul et même sens, d'accord C'est toujours quelque chose qui ramène les gens à, euh, disons, s'unir sur la vérité en premier et deuxièmement à que qu'on soit unis autour de notre dirigeant. D'accord. Donc ça c'est juste pour donner une, une, une euh, disons, euh, pour disons donner un peu plus de clarté pour faire comprendre que le diamant ça veut dire la, la vérité et suivre l'aqidah qui est basé sur le Coran et la Sunnah et la compréhension des salafs et de s'unir sur ça et d'être unis autour d'un seul dirigeant hein, et de respecter ses ordres dans le bien. Donc euh, ça c'est le sens. Et maintenant on peut mentionner quelques-uns des hadiths et des paroles des salaf qui mentionnent cette question-là. Par exemple Il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent dans la sunnah que celui qui se sépare de la jama'a il méritera des châtiments ou des punitions très le Sheikh dit: sallam, uh, uh, okay? uh, al il mentionne un hadith qui est rapporté. تعلمه محمد دا المسند سلوا الحارث الأشعري كل بوفات صلى الله عليه وسلم الذي أنا أمركم بخمس ووأمر الله وأم أم أم أم أمرني بهن بالجماعة وبالسمع وبالطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من من, من الجماعة قدر شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قالوا يا رسول الله وإن, صلى وصام قال وإن, صلى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل al-muslimin al-mu'minin al-ibadullah azzawajal ok donc ça c'est une des narrations de ce hadith qui dit que le prophète sallallahu wa sallam a dit je vous ordonne 5 choses que Allah m'a ordonné al-jama'a c'est à dire d'être unis al-sam'a d'écouter al-ta'a c'est à dire d'obéir al-hijra c'est à dire d'immigrer de faire hijra de, de quitter l'endroit où il y a la mécréance et les toucher vers l'endroit où il y a l'obéissance et le, le bien, ou de quitter l'endroit où il y a les innovations, les bid'ahs et le kufr et le shirk vers l'endroit où il y a la sunnah et le tawhid, ok C'est-à-dire de lutter dans le chemin d'Allah Donc celui qui sort de la jama'a D'une petite distance, hein, il a dit quad Shibrin, C'est comme si tu dirais de, la, de centimètre ou bien d'un mètre. On voulant dire que celui qui en sort un petit peu de cette djamaa, de ce groupe hein, du corps des musulmans, celui qui en sort, il a quitté euh, ou bien c'est comme si il a euh, il a détaché de son cou le, le col qui le rattache à l'Islam. Jusqu'à ce qu'il revienne, Alors, et ensuite, il dit celui qui appelle à l'appel de l'ignorance, à l'appel de la Jahiliya, les appels de l'après-islam, c'est-à-dire que ce soit le tribalisme, le fait de se réunir, de se d'appeler les gens à, à se à revenir à la fierté pour une nation ou pour un pour un peuple, pour une culture ou pour une langue ou pour toute autre chose autre que l'islam. Alors, celui-là fait partie des gens de l'enfer. Alors, ils ont demandé au Prophète sallallahu sallam, au messager d'Allah, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il jeûne, même s'il prie, il a dit, oui, même s'il, même s'il jeûne, même s'il prie, et qu'il pense qu'il est musulman. D'accord? Et, euh, ensuite, il y a une autre narration de ce hadith rapporté selon Abi Zar, qui dit, man al-jama'a, chibran, Celui qui se fait part de, du groupe des musulmans, ou du corps des musulmans, alors c'est comme s'il si a enlevé le col, ou euh, comment on dit, la la le col qu'il a autour du cou, hein, qui le rattache à l'islam, c'est comme s'il a enlevé ça, ce, ce col-là. Et euh, il y a plusieurs narrations qui mentionnent cette explication-là. Donc il, il, il mentionne une, une, une série de hadiths qui mentionnent toute cette même formulation-là, puis euh, ensuite il mentionne les paroles de l'imam al-Khattari dans Ma'alim al-Sunan, c'est l'explication de Sunan d'Abidawood, et il mentionne la signification du mot rekba, quand je dis le col qui s'attache, qui quelque chose qui s'attache dans le cou, comme une laisse qu'on attache dans le cou d'un chat ou d'un chien ou d'un animal ou d'une chèvre, quelque chose comme ça pour ne pas qu'il s'échappe et bien c'est ça la signification de rikba ça, donc euh, l'imam al-Khattab il dit -ri ma -ja -al -fi -ka yam -li -an la rikba -ta n'est pas en train d'être qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas يقول من خرج عن طاعة الجماعة وسارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك وكان كالدابة إذا خلعت الرقبة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياء كي لا et celui qui sort donc de, euh, du groupe, ou de de, du corps des musulmans, et qui se sépare de hein sur lequel, ou euh, qui se sépare de l'affaire, au, au sujet de laquelle tous les autres musulmans sont unis, -dire ils sont tous unis autour de ce dirigeant-là, alors celui qui se sépare de ce groupe-là, ou de, de ce corps-là, et bien c'est comme s'il si il s'est égaré et il s'est perdu. C'est comme une bête lorsqu'elle a été détachée, qu'elle n'a plus rien qui la, qui la retient, et ben elle n'est plus euh, préservée, elle n'est plus, plus protégée, tu vois Parce que, le, par exemple, si la chair est attachée, elle a un col dans son cou. Hein, si on coupe la, le, le col ou la corde ou la laisse, eh ben qu'est-ce qui arrive Elle va s'égarer et puis euh, un loup va venir. Puis, va la manger facilement. Donc c'est comme ça, le, un peu l'image, c'est pour dire que celui qui euh, qui s'est, disons, euh, détaché du corps de, de, des musulmans et qui s'est éloigné de l'obéissance aux dirigeants, eh ben c'est comme s'il si a été, euh, il a été perdu, il s'est perdu et il s'est égaré. Et donc euh, il y a beaucoup de hadiths aussi qui mentionnent le fait que celui qui s'éloigne ou qui sort de l'obéissance du dirigeant, il, il a quitté la jama'a et qu'il meurt d'une mort d'ignorance, de jahiliyya, comme s'il si mourait dans une période pré-islamique. Le sheikh, il mentionne les euh, hadiths à ce sujet-là, il mentionne les hadiths apportés par al-Bukhari et Muslim dans le Sahihayn. سلوك ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من اميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهليه وفي لفظ من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فانه من فارق الجماع شبرا فمات الا مات ميته جاهليه Donc, le euh, Cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté, comme j'ai dit, par Al-Bukhari et Muslim, selon de Abbas qui dit celui qui déteste quelque chose de son dirigeant, il voit que son dirigeant fait quelque chose qui, qui est pas bon, et il déteste ça, alors qu'il soit patient, qu'il soit endurant, et et euh, qu'il soit endurant parce que celui qui sort de son autorité d'un pouce ou d'un centimètre, ou bien d'un mètre, et elle peu importe la distance, c'est juste pour donner un exemple, Un chèvre en principe, c'est la longueur d'une main, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça qu'on dit chèvre, c'est la longueur d'une main. Donc c'est juste pour dire que celui qui se fait pas de euh, l'obéissance, ou qui quitte l'obéissance ou l'autorité du dirigeant, de, même si c'est dans les petites affaires simples, eh bien, c'est comme si s'il meurt dans cet état-là, il meurt dans un état comme les gens de la Jahiliyyah, c'est-à-dire les gens avant l'islam. Et il rapporte une autre narration, un autre hadith, rapporté par l'imam muslim selon Huraira radiallahu anhu, qui dit, « قال le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, » ومن قاتل تحت راية مع يغضب لعصبه أو لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته فقطل فقطل جاهنية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفيء لذي عهد بعهدة فليس مني والستممه c'est un hadith <coughs> qui est très euh, important aussi qui dit que le prophète sur <coughs> la paix a dit retranscrire les du prophète les paroles du prophète on appelle ça un hadith oui. euh, c'est des paroles du prophète ça veut c'est euh c'est pas dans le, le coran le coran c'est la parole de dieu les hadiths, c'est les paroles du prophète, c'est deux choses séparées, donc il a dit « Man kharadjamilatta » celui qui, est, qui a quitté l'obéissance, et qui, qui s'est séparé de la jama'a, c'est-à-dire du corps des musulmans, du groupe des musulmans, ça m'a et qu'il est mort, alors il meurt dans un état de jahiliya, ok, et ils ont dit, et celui qui combat Derrière un drapeau de, qu'il a décrit comme étant enniya. Ok Et il a dit al al A'ma, la yastabin wajhu. Ça, c'est l'explication de l'imam al-Nawawi. Il a dit Al-Raya enniya, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire une question qui est comme aveugle, une guerre aveugle. C'est-à-dire une guerre ou un combat qui est aveugle, on ne sait pas réellement qui combat contre qui, et qui a raison, et qui a tort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle hein, un Roya en Et euh, donc, il a dit, celui qui combat de cette façon-là, un, dans une guerre ou derrière un, un drapeau ou une bannière qui est aveugle, ou bien qui se fâche pour un groupe, pour pour, c'est-à-dire pour un groupe, ou pour une patrie, ou pour une nation, ou pour une langue, ou pour une, une, une origine, une ethnie, peu importe, hein, et qui appelle à ça, à l'alphabie, comme le tribalisme, ou le nationalisme, ou le patriotisme, ou toutes les autres causes pourquoi les gens se, se, se réunissent sur autre que l'islam, et qui vient en aide à, à ce genre de choses. Alors, s'il si combat pour ça et qu'il se fait tuer dans cette cause-là, et eh bien il meurt en état de jahili, c'est-à-dire il meurt en état d'ignorance et celui qui sort contre ma umma, qui prend les armes contre ma umma, et qui frappe et qui tue le, le pieux ou le pécheur et qui n'a aucune pitié pour les croyants et qui ne hein, il n'épargne pas les croyants de la Ummah, c'est à dire les musulmans, et qui, et qui ne respectent pas le pacte et l'entente que les musulmans ont, hein, ils ne respectent pas les ententes que les musulmans ont pris avec des musulmans, avec des non musulmans, alors il n'est pas de moi et je ne suis pas de lui. Hein, comme par exemple les, les gens qui ne respectent pas les ententes que les dirigeants musulmans ont pris avec les gouvernements non-musulmans, et qui pensent que qui se donnent le droit de tuer les gens, euh, Yannick, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, alors que ces gens-là ont des ententes avec nous, dans ce cas-là, ces gens-là, comme le Prophète a dit, il n'est pas de moi et je ne suis pas de lui. <truits> oui, cel qui, qui tue n'aura pas l'odeur du paradis celui qui une personne qui a un entente avec les musulmans et eh ben il ne sentira pas l'odeur du paradis après il rapporte une autre euh, narration de ce hadith qui est à peu près dans le même sens qui dit euh, c'est rapporté par musulman selon Abdullah bin ibn Omar radi Allah al die dit que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu had wa sallam dire ça c'est dat autre een euh, andere hadith dat hij een andere had dat hij een de had dat hij een andere had Allah hij een il hij een andere had dat Preuves ou arguments pour se défendre. Et celui qui meurt et qui n'a pas d'allégeance, n'a pas d'allégeance envers un dirigeant, il, et qu'il meurt dans cet état, il meurt dans un état d'ignorance. Oui, c'est ça. Donc il y a plusieurs narrations de hadith à ce sujet-là. Et il dit Si wa al bil-jama'a, fi al bin Imam. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par le mot Jamaa? C'est la Jamaa qui est unie autour d'un Imam. C'est-à-dire des gens qui sont unis autour d'un dirigeant et qui ont, qui ont, et qui ont choisi un dirigeant ou qui sont dirigés par un dirigeant et qui sont unis autour de lui. Et l'imam al khattabi Il explique cette euh, cette signification-là. En premier, il dit « Qayda Shibrin » Il dit que « C'est « Qadrun Yasir. Wa hiya kiyalatun an masiyatil sultan wa muharabatihi »« Qalahu ibn Hajar » Ibn Hajar, il a dit que quand le prophète Rasim a dit « Qayda Shibrin » C'est-à-dire même une petite quantité C'est-à-dire même si tu désobéis le dirigeant un peu Tu sors contre lui ou tu t'appelles à faire de obéissances Cetera, donc, ça c'est interdit. Et euh, ça c'est rapporté par Ibn Hajar, comme on a dit. Il dit. <coughs> oui, ouais, si. Ouais, si. Non, Allah il pardonne tout. Si tu fais tauba Allah va le pardonner. Si la personne a fait ça, puis il s'est repenti, Allah va le pardonner parce qu'Allah pardonne tous les péchés pour celui qui s'est repenti. Mmh, la même chose. Mais oui, ça rentre dans ça. Ceux qui ont fait des coups d'État, qui ont fait des attentats, des coups d'État, des, des, qui appellent à la désobéissance et toutes ces choses-là, qui font des partis et des groupes, on va y venir à ça, Inch'Allah. Allah, Allah n'aime pas ça et le professeur a, euh, a dit des choses comme ça pour avertir ces gens-là qui font ça. Mais... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est comme on a vu tout à l'heure le hadith du prophète Sallasem qui disait, même si tu vois quelque chose de ton dirigeant que tu n'aimes pas, alors sois patient. Hein? Ou bien dans d'autres hadiths que le prophète Sallasem a dit, même s'il te frappe le dos, même s'il vole tes biens, ou il prend tes biens, écoute, obéis. Tu écoutes et tu obéis dans le bien. Et tu demandes à Allah de t'aider et tu demandes à Allah de guider ce dirigeant pour qu'il fasse son injustice, mais tu fais pas, ou tu n'appelles pas à la rébellion ou à la révolte, ou des choses de ce genre. Ensuite, il mentionne parle al qatabi qui explique ces hadiths-là dont on a parlé, qui parle du fait de mourir dans un état de Jahiliya, qu'est-ce que ça signifie Il dit Fa-innam fi mufaraqati al-a'imma wal-umara, mufaraqati al-ulfa. وزوال العسمة والخروج من كنف الطاعة وظل الأم الأمنة وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله من شارق الجماعة فمات فميتته جاهلية وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتالفهم على رايه واحد بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين اراؤهم متناقضه واديانهم متباينه وذلك الذي دعا كثيرا منهم الى عباده الاصنام وطاعه الازلام رايا فاسدا اعتقدوه في ان عندها خيرا et qu'elle leur est utile et qu'elle les détourne d'un mal. Donc ça c'est euh, le parole de l'imam qui dit que qui dit que celui qui s'est séparé de la jamaa, c'est à dire qui, qui, celui qui, qui s'est séparé du dirigeant, okay, qui est appelé à euh, s'opposer au dirigeant qui s est, qui est sorti contre le dirigeant. C'est comme s'il si s'est se séparé de ce qui réunit les gens et qui les rassemble. Et donc, il perd sa protection et il sort de la sécurité. Euh, et ça, c'est ce que le prophète Satan a interdit. Et c'est ça qu'il voulait dire lorsqu'il a dit que celui qui meurt euh, et qui, celui qui s'est séparé de la diamante. Et qui meurt, il meurt un état, dans un état de Jahiliya, Et il dit que ça, c'est parce que les gens avant l'islam, ils n'avaient pas un seul imam qui les dirigeait, un seul dirigeant qui les unissait sur une seule religion, et qui les euh, ramenait à une position unique. Ils étaient des groupes divisés hein, et des sectes ou des partis ou des groupes. Qui, qui divergeaient les uns contre les autres, ils avaient tous des positions et des opinions euh, contradictoires, et leurs religions et leurs croyances étaient toutes euh, différentes l'une de l'autre, et c'est ça qui, les, qui a amené beaucoup d'entre eux à tomber dans l'idolâtrie et dans le fait de suivre les euh, al-aslam, et ils mentionnent que donc ça, ça les a amenés à tomber dans le shirk, dans l'adoration des idoles, et euh, ils ont cru que ces choses-là pouvaient leur amener du bien et, le, et, et les éloigner d'un mal. Donc, c'est pour dire que euh, lorsque les hommes se séparent de l'autorité de leurs dirigeants, en particulier lorsque les musulmans se séparent de l'autorité de leurs dirigeants, eh bien ça les divise et ça fait en sorte que euh, chacun écoute Uniquement sa, sa propre opinion, et personne veut revenir à, à c'est-à-dire personne veut s'unir par la suite, et ça, ça crée donc des divisions, non seulement, euh, dans, la, dans le fait qu'on n'a plus un dirigeant politique, mais également même dans, euh, la religion, ça divise les gens par la suite, parce qu'il n'y a plus rien qui les rassemble et qui les unit, euh, pour les ramener à une position unique. Et, et puis, si on observe maintenant, dans, juste le XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays musulmans Eh bien, on voit que depuis la fin de la, la, fin des, de la colonisation, ça a toujours été des coups d'État après des coups d'État, il y en a un après l'autre dans les pays musulmans, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Moyen-Orient, que ce soit en Asie, toujours des coups d'État et des coups d'État. Soit, soit que c'est des gens qui font des coups d'État au nom d'un parti politique ou d'une idéologie euh, politique hein, qui est contraire même à l'islam, par exemple les groupes communistes, les partis socialistes, les partis euh, euh, laïques, ou bien c'est des, des coups d'État faits par des militaires, euh, des, des, des, des militaires qui renversent euh, le pouvoir, comme par exemple Pour donner juste quelques exemples de pays où il y a eu des, des genres de coups d'État de ce genre, euh, la Libye, l'Égypte, euh, l'Irak, la, euh, la Syrie, en tout cas beaucoup d'autres pays comme ça, dans les pays euh, musulmans, la Turquie et l'Afrique de l'Ouest également, peut-être Côte bon, d'Ivoire, plein d'autres pays comme ça, où il y a eu des gouvernements qui ont été renversés par euh, un groupe ou un parti. Puis euh, souvent, c'est comme je dis, des, des groupes, soit démocrates, laïcs, socialistes, communistes ou autres, ou d'autres tendances. Si, si, sinon, c'est parfois des groupes islamistes, hein, des groupes islamistes qui essaient de faire ces, act ces actions-là pour imiter justement ces groupes. Euh, non musulmans. Et donc, ils contredisent l'ordre du prophète Khamenei Sallallahu Alaihi sallam, qui nous demande de, justement de ne pas diviser la, la jama'a et de ne pas désobéir aux dirigeants et de ne pas s'opposer ou prendre les armes contre lui. Euh, donc, il y a plusieurs hadiths qui sont mentionnés, qui, qui tombent toujours autour de, de cette signification-là, puis je pense que ce qu'on a mentionné jusqu'à date, c'est suffisant comme, comme preuve, Inch'Allah, à ce sujet-là. Maintenant, on va rentrer dans le point où, euh, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que il y a des groupes comme ça qui se, qui se créent dans les pays musulmans, d'accord Et ça, ça existait, euh, ça existait dans les, dans les pays musulmans auparavant, même avant euh, la colonisation, même de, euh, depuis euh, des siècles. Puis, ça existe encore aujourd'hui. C'est qu'est-ce que c'est? Qu c'est des groupes secrets. Des jama'at s'iria, comme on les appelle. Ok C'est des groupes qui s'organisent, qui mais pas ouvertement, pas officiellement. Ils s'organisent en, en secret en cachette, et ils planifient entre eux, ils s'organisent entre eux en cachette pour essayer de, à la longue, renverser le dirigeant et prendre le pouvoir. Donc ça c'est la voie ou la méthode des gens de Beda, ça c'est ce qu'ils utilisaient pour essayer de s'opposer au dirigeant de, des musulmans. Comme par exemple, <rire> à l'époque des... Euh, de Abdul Aziz Omar ibn, ibn, ibn Abdul Aziz Imam al il bil que ka al-awda'i ati l'imam Imam Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu adi. um ando repetito zera rahimahullah wa sattar radiyallahu anhuma rahimahullah idha ra'aita Omar ibn Abdul Aziz a dit, si vous voyez que des gens parlent en secret entre eux au sujet des choses qui sont différentes des, des, de, de ce que les gens ordinaires parlent, alors sachez que ce sont des gens qui veulent établir un égarement d'accord Donc, euh, aujourd'hui, il y a plein de groupes comme ça, qui sont dans les pays musulmans qui s'organisent en secret. Si vous regardez même dans l'histoire contemporaine, les groupes dont j'ai parlé, les pays dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a des gens qui ont pris le pouvoir, qui ont fait des coups d'État, <coughs> eh bien c'est des gens qui for, avaient formé justement des partis ou des groupes secrets dans ces pays-là. Qui s'étaient organisés entre eux pour essayer à, à, à, de planifier de renverser le pouvoir et le gouvernement, comme euh, par exemple en Égypte, Jamal Abdel Nasser, qui avait fait un petit groupe, un peu comme la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu euh, parler de la franc-maçonnerie, bon c'est comme ça. C'est des groupes, c'est un groupe secret, des organisations secrètes qui s'organisent, qui, qui planifient des trucs pour faire des problèmes euh, politiques ou sociaux ou d'autres. Oui, c'est ça. Hein. Donc, euh, il, y en avait, il y en a eu en Turquie, enfin, fait, Turc qui faisait partie d'un groupe comme ça, les jeunes Turcs. En Égypte, la même chose, les jeunes, les jeunes, euh, les, les jeunes musulmans ou quelque chose comme ça, parce qu'ils avaient un groupe comme ça. Puis, ils étaient à l'intérieur de l'armée, c'était des soldats. Mais à l'intérieur de l'armée, ils, ils avaient un groupe de soldats qui c'était euh, organisé en groupe. Ils, ils sont c'est un groupe comme secret. Euh, il y a des membres comme ça. Puis c'est seulement eux qui fassent euh, les leurs plans puis toutes ces choses-là. Et en Irak, il y en avait la même chose dans notre pays aussi. Et eux, qu'est-ce qu'ils font Ils s'organisent pour Faire des coups d'état et des renversements. Puis il y a des groupes, soi-disant islamiques, qui essaient de suivre cette même méthode. ok? Qui font des groupes secrets. Mais on voit, comme l'imam Omar ibn Abdul Aziz a dit, que ça c'est contraire à la guidance du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما تفضي اليه من شر de notre oumma dans le passé euh sont sont aperçus du danger de ces groupes secrets et ah, ils ont réalisé comment ces groupes secrets là euh y ailles, sont un mal qui se répand euh, parfois et ça amène du mal à ceux qui font partie de ces groupes-là et à, aux musulmans en général. Et donc, ils ont averti les musulmans euh, de, contre ces groupes-là et ils les ont combattus parce que ce sont des noyaux d'égarement. D'accord Et euh, il y a un point aussi, c'est que a, les, les musulmans, À l'origine, quand le prophète est mort, ils étaient tous unis, hein, et sur une guidance. Et ils ont continué comme ça, sur une même croyance et une même akhida. D'accord Et personne n'était capable de les opposer, de s'opposer aux musulmans directement et ouvertement. C'est pour ça, que, pardon Akhida c'est la croyance. La croyance, le dogme. Donc, Euh, ils ont utilisé ces ruses et ces groupes secrets pour essayer de propager leurs idées et pour essayer euh, de le faire en secret pour par la suite arriver à euh, se réunir, être un grand nombre pour renverser le pouvoir, et aujourd'hui ça existe même dans les pays musulmans euh, comme des groupes, euh, soit des groupes humanitaires ou des groupes euh, laïques ou d'autres tendances qui sont dans certains pays musulmans où par exemple il y a un gouvernement qui est très dur et très autoritaire, hein, et ils ne donnent pas par exemple les, les, les libertés occidentales à leur peuple par exemple, comme en Europe, euh, comme les idées occidentales de liberté d'opinion, de, liberté d'expression ou de démocratie, ces principes-là ce n'est pas des principes islamiques Mais ces groupes-là se revendiquent de ces idées-là et de ces principes-là pour prêcher et pour appeler justement à euh, un parti. Hein. Et ils veulent à long terme, soi-disant, établir la démocratie dans ces pays musulmans-là, mais aussi bien entendu, c'est parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Donc ils font leurs affaires en secret quand ils ne sont pas capables de faire les choses ouvertement. Et ça, c'est un exemple de ce genre-là aussi. فذلك ان الشيخ يبينا الضلاله اول ما تخرج في الامه تكون سرا بين اشخاص جليسهم الشيطان جاليسهم الشيطان يزين لهم سوء اعمالهم ويلهمهم ان الصواب معهم دون غيرهم وان غيرهم عدو لما وصلوا اليه مما يعتقدون انه الحق Le cheikh il dit que la, les garments sortent en premier en secret, elle vient en, en secret en premier, entre des gens qui se réunissent en secret pour parler, et c'est le shaitan qui est avec eux pour euh, les, leur embellir le mal qu'ils font. Euh, et le shaikan le, leur inspire par la suite l'idée que c'est eux seulement qui ont raison et que tous les autres ont tort. Et que tous les autres sont ennemis de, des conclusions ou des choses qu'ils ont compris et euh, qu'ils ont acceptées comme étant une vérité. Et donc, si on rassicule ces choses-là, et on les rassicule, et on les et بما يلبسون عليهم من المتشابهات فيستحفل أمرهم, أو أمرهم ويعظم خطرهم ويكثر التابعون لهم مما يجعل ردهم إلى الحق صعبا ورجوعهم إلى جماعة المسلمين متعذرا جدا وغالب نهايتهم التي هي سنة الله في الكون تكون على السيف Donc, ici, il dit que lorsque cette chose-là est vraiment entrée fermement dans leur cœur et qu sont, que leurs idées sont devenues comme des, des choses euh, acceptées qu'on ne peut pas euh, débattre ou argumenter, c'est-à-dire qu'elles sont des vérités qu'on ne peut plus remettre en question, eh bien, ils s'en vont avec le shaitan, avec eux, commencer à propager cette idée qu'ils ont, qu'ils s'imaginent être vraie alors que c'est une fausseté, et ils commencent à égarer les jeunes de la oumma ainsi que les, euh, les musulmans en général, en leur lançant toutes sortes de Shuburhad et des choses qui ne sont pas claires, on leur mélange le vrai et le faux, hein. et par la suite, quand ils ont plusieurs adeptes ou plusieurs fidèles, ben, ben ça devient de plus en plus difficile de les ramener à la vérité, et de les ramener au corps dans le corps des musulmans et la plupart du temps ça termine comment ça termine de la façon que Allah سبحانه a déterminé ça dans sa création ça termine toujours par l'épée qu'ils prennent l'épée contre leurs dirigeants et ça c'est ce qu'on voit dans les groupes islamiques que ce soit les frères musulmans en Égypte les frères musulmans ou bien que ce soit d'autres groupes de tendance euh, et à les djihadistes ou Euh, des partis islamiques, hein, comme le FIS en Algérie, ou bien euh, d'autres tendances de ce genre, qui ont commencé comme ça, puis qui sont terminées justement par la violence. Il dit, « en jamaat al si wa imamihim. En hier, tu observes la parole d'Omar ibn Abdelaziz. Qu'est-ce qu'on a lu au début? On va voir que c'est euh, le fondement de legaama. Du fait que tu te réunis en secret, loin du regard des, des musulmans et de leur di du dirigeant. Hein, et donc là, tu vois que ça, c'est. Euh, quelque chose de bâti, les familles arrivent à le musulman « ahlul bâti » dans ce sénat. Ça, c'est une caractéristique des gens de de la fausseté et de l'égarement C'est qu'ils se re regroupent en secret à l'écart des autres musulmans et à l'écart du dirigeant. Ok ?« Et il sait que ces tajammu'at, cette djoum, n'asabahou, Iblis, yastadou bihi al-masakim » وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وان اصحاب هذه التجمعات لو كان ما عندهم حقا لمحتاجوا الى التخفي عن اعين الامه والتستر انما على ما عندهم بل اذاعوه فان كانوا على صواب وافقتهم الامه وان كانوا على خطا قومتهم الامه falam yastarsinu fi ba'duminhum c'est un point intéressant puis important que le cheikh mentionne ici il dit qu'on <coughs> peut voir que, on, peut, on doit savoir que leur réunion qu'ils font leur rassemblement, c'est en réalité euh, disons c'est comme si iblis masakin c'est comme Le shaitan, il, il, il attrape les, ces pauvres euh, faibles esprits-là par ces manières-là ou par ces façons-là qu'ils utilisent, euh, des gens qui, qui se réunissent de cette façon-là, parce que on voit que c'est une ruse du shaitan. Pourquoi Parce que si ces gens-là appelaient à quelque chose de vrai et qu'ils avaient réellement la vérité, ils n'auraient pas besoin de se cacher du regard de, de, de la Humma. Ils le feraient ouvertement et ils diraient ouvertement ce qu'ils veulent ils n'auraient pas besoin de se cacher. Hein ils l'auraient dit devant tout le monde et à tout le monde. Et si ce qu'ils disent, si qu disent est vrai, la Oumma l'aurait accepté. Et si ce qu'ils disent est faux, et bien la Oumma les aurait corrigés et ils ne seraient pas restés dans leur égarement. Et c'est ça ce que je dis toujours à ces gens-là qui suivent des groupes secrets ou des organisations secrètes. Hein je leur dis, mais si ce que vous avez est vrai, pourquoi vous le cachez Et pourquoi vous ne le dites pas à tout le monde? La vérité, c'est ce pas un secret. Et en fait, Allah سبحانه وتعالى il a révélé son Coran, il l'a pas révélé comme un secret, il l'a donné à tout le monde, hein, et tout le monde peut le lire. Donc, Alhamdulillah, la vérité, c'est ce pas un secret, et on n'a pas le droit de la cacher. Et le prophète s'il euh, ensuite, le chef il mentionne encore, اي وكن على حذر شديد من اولئك الذين يحتجون على تجمعاتهم السريه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا في مكه سرا اول, أم أول امده فان هذه الحجه باطله اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالصدع بالدين فافضع بما تؤمر واعرض عن المشركين فصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في مكة بين المشركين وأصابه ما أصابه من أذى فصبر وأصاب أصحابه ما أصابهم من أذى فصبروا فالأمر, فالأمر بالصدع فيه النهي عن السرية إذا الشيخ شيخي في تفعل أيضا يجب أن تفعل أيضا على ما يستطيع أن تفعله كم l'action, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Makkah, il a commencé sa dawa en secret et ils utilisent ça comme étant une preuve, comme si c'était une preuve pour eux mais le shaykh il dit que ça c'est une fausse, une, une, une preuve qui est complètement fausse parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite a été commandé par Allah sallallahu alayhi wa sallam d'appeler ouvertement à la vérité. Hein? Et euh, de Allah lui a commandé d'appeler ouvertement et de, de, de dire ouvertement son message dans le verset 94 dans Sura al-Hijr. Fais d'abîme à tout <'un> <'un> <t 'un> homme et euh, Appelle ouvertement à ce qu'on t'ordonne. Et le, donc le prophète sallallahu <'un> a fait sa da'wah à Mekka entre parmi les musulmans. Et il a reçu à cause de ça différents traitements très durs et il a fait preuve d'endurance et de patience avec eux. Et ses sahabas, ses compagnons aussi, ont subi toutes sortes de mauvais traitements, mais ils ont fait preuve, preuve d'endurance de, et de patience euh, par la suite à cause du fait qu'ils ont appelé ouvertement euh, à l'islam. Et le chef il dit que... Lorsqu'on appelle euh, le commandement d'appeler ouvertement à l'islam, c'est une interdiction d'appeler en secret. Il y <im�le> a <Deux> <im�le> un autre jour, il y a un autre jour, il y فقال يا رسول الله أوصلي قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقل الصلاة وأتي الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر واسمع وأطيع وعليك بالعلانية وإياك والسر فسد نوضق مانسيون في الحديث كيها فطيطة ابن أبي عاصم داخل صليف السنة على كل شنك جيد Et ça dit que le Prophète sallallahu sallam, un homme est venu puis lui a dit « Donne-moi un conseil » et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Adore Allah et n'associe rien avec lui » et « Établis ta salat et donne la zakat »« Jeûne le mois de Ramadan »« Fais le hajj » et « Fais l'umrah »« Écoute et obéis » et « Fais tes choses ouvertement » et « Prends garde au secret Ça veut c'est-à-dire de faire les choses en secret. فلا يقولن رجل اليوم تأييدا للعمل السري في الدعوة إن جماعة المسلمين الآن في جاهلية كجاهلية الاولى إلا وهو منطوم على التكفير وقد تميز غيظا على هذه الأمة فأميت بصيرته وعما فيها من خير وصلاح واستقامة حال فغدا فغدا متألما مما هي فيه من معمة وأجلب على تفريقها بهذه المقولة وأشباهها وما أعلم أن الله له بالمرصاد وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نشأ خلّك بيكسيك وجودي يدي جاكي ديزز، pour essayer de supporter les les actes. Secret qu'ils font, ils disent que euh, aujourd'hui, les musulmans ou les groupes musulmans, ils sont comme dans l'ignorance de l'islam, euh, de, de autant de l'ignorance avant l'islam, autant du prophète. Ils comparent la situation actuelle avec la situation des, des, des gens euh, de l'époque avant qu'ils aient. Connu l'islam avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur arrive. Et donc, le cheikh il dit que cette idée-là, elle, elle vient de l'esprit du takfir, c'est-à-dire de ceux qui disent que la umma est toute mécréante. Tous les musulmans ont quitté l'islam, excepté un petit groupe, hein, qui ont compris vraiment l'islam et qui l'appliquent, et le reste sont des et il faut, soi-disant, euh, aller faire des groupes secrets pour essayer de les ramener ou bien pour essayer d'établir l'islam. Donc ça, c'est des idées extrémistes qui sont sorties euh, parmi la Oumma qui sont propagées par des, par des auteurs et par des penseurs et par des groupes actuellement islamistes, dont on va en parler, comme Seyd Kotob et d'autres. Et euh, on va voir d'où servent ces idées-là et comment ça a été inspiré euh, par ces gens-là. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont créé ces groupes-là. On va voir en détail ces choses là plus tard. Après, le chef dit, ça m'a appelé Hein Ils ne, sa ne savent-ils pas que Allah Subhanahu wa Ta'ala les surveille de très près Allah Subhanahu wa Ta'ala dit qu'il ne guide pas les ruses des traîtres. Hein? comme iblis hinama anhu le uniquement le mal qu'est-ce qui se passe dans en ce moment des péchés des désobéissances des contradictions avec l'islam Les contradictions avec la Sunna de la part des dirigeants, de la part des, du, de la population, mais ils, ils oublient ou ils refusent de voir le bien qui est également présent, qui en a beaucoup de bien aussi dans la Ummah aujourd'hui, et donc la Ummah, c'est la nation des croyants, le, le, le, les, tous les musulmans, la communauté de, de croyants ou le, et c'est ça, donc ils oublient qu'il y a quand même beaucoup de bien, et ils ne voient que le mal. Et donc ces gens-là, étant donné qu'ils ont été trompés par le chef, ils ne, ils ne voient pas le bien. C'est ça ce que le chef explique, Ils ne voit pas comment dans la Ummah il y a encore de la, de, du bien et de la droiture et euh, toutes sortes de, de bonnes choses encore une fois il y a des gens qui appellent à Allah, il y a des mosquées, qui, il y a des gens qui établissent la falat, il y a des gens qui font le, le jeûne, qui font le hajj, il y a encore beaucoup de biens, il y a encore des gens qui appellent au tawhid, hein, donc alhamdulillah. Mais il dit que ça c'est un pias que ces gens-là amènent, et c'est une analogie, et cette analogie-là, elle est totalement fausse, et il dit qu'elle ressemble à, à l'analogie de ابليس الشيطان ولكي قال بحمد الله مسلم عند كله عقل ودين وقلب سليم فلا تنطلي بعدئذ بعد حكايات اهل السريات الباطله من ان جماعه المسلمين اليوم في جاهليه كالجاهليه الاولى dus il compare de ma la actuellement à la jahiliya avant l'islam et ça c'est un qui est totalement faux Il dit que ça c'est clair pour tout musulman qui possède une raison et qui possède un cœur et une religion. Et euh, lorsqu'on voit les paroles des gens qui suivent les groupes secrets, euh, on voit que... Euh, donc c'est ça, on, dit, on voit que... Ça ne s'applique pas, yani leur qiyat, ça ne s'applique pas du tout au groupe secret aujourd'hui, puis au groupe musulman, qui essaie de dire que euh, les musulmans aujourd'hui sont comme dans l'ignorance du temps du prophète, avant le temps du prophète. donc il met en garde les musulmans de, ce, de ces gens-là. Il dit il dit رأي العين فكتب إليه لو كنت لو كنت شعرا لوصفتها لك في شعري ولكني أصفها لك بمبلغ رأيي وعلمي الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالسين إلى ذكر عبد الملك بن مروان إلى إخي الحجاج Il lui a il lui a dit décris-moi la fitna comme tu la vois selon comme si je la voyais décris-la moi comme si je pouvais la voir il a dit euh, alors euh, al-Hajjaj lui a répondu il a dit si j'étais poète je te l'aurais décrit par un, par mon poème mais euh, je vais te la décrire selon ma capacité mon ma connaissance et mon opinion il a dit la fitna Elle commence par les paroles en secret que les gens se font entre eux et, et elle est les résultats des critiques et des, euh, ouais, des, des, des critiques et des, des gens qui se, qui se plaignent. ok Donc c'est ça, c'est de là que vient la suite Maintenant, euh, on va parler d'un dernier point avant de rentrer dans de la mention des fatwas de, du chef. Des, des euh, le point c'est Al-Tahazib Ou Al-Tajammu Al-Tahazib c'est quoi Parce qu'il y a des groupes aujourd'hui Il y a des jama'as Mais euh, Comme on a vu La jama'a c'est une seule jama'a Le groupe des musulmans c'est un seul groupe La ummah c'est un seul groupe Il n'y a pas qu ce qu'ils appellent aujourd'hui Les, aujourd le, les multipartismes ou euh, le, comment on appelle ça encore, la, la diversité, euh, pas la diversité, le multipartisme. <rire> et ils disent que le parti d'avoir un parti unique ou d'être un seul peuple uni, ça c'est quelque chose qui est mauvais et qui n'est pas bon. Et il faut que les gens soient divisés en groupes et en partis pour que euh, la société soit, soi-disant, euh, correcte. Et ça, c'est totalement le contraire de la réalité, parce qu'on sait tous que l'union fait la force, comme on dit, et donc comment le fait d'être divisé pourrait être un signe de, de santé et de bien. Ils nous disent non, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opinions, tout le monde a son, a son opinion et donc ça c'est bien parce qu'il y a de la diversité, et ça c'est une opinion complètement opposée au principe de l'islam. En de Sheikh zegt het is het gemma op de mensen van de mensen de van de mensen het kan On Qu'ils sont un hizb, un parti. Comme Allah Il dit dans le verset, c'est ça le verset que le frère demandait tout à l'heure, c'est le verset 53 dans Surat al-Mu'minun, ça dit C'est-à-dire chaque groupe ou chaque partie est satisfait ou heureux, il se réjouit de ce qu'il possède. C'est ça le verset dans lequel Allah a dit et Ne soyez pas comme les mushrikines, les idolâtres de ceux, ceux qui se divisent. Hein. Et, euh, qui divisent leur religion et qui deviennent des sectes hein, ou des groupes, chacun d'entre eux se réjouit de ce qu'il possède. Donc euh, le Cheikh il dit un tahazoub, il peut être de deux catégories, il peut être un tahazub", euh qui est louable et un, un tahazoub qui est blâmable, c'est-à-dire on peut se réunir dans un parti qui est louable et on peut se réunir dans un parti qui est blamabel en we gaan zien wat de is Hij al Mashmud, degenen die li Muslimin, zijn zijn van Allah. Degenen die Allah heeft gezegd tegen hen, al die zijn in het Allah, dat Allah وأن يدافع عنه وأن ينصح له قال الإمام أبو محمد سهل ابن عبد الله التستري هذه الأمة ثلاث وسبعون سرقة اثنتان وسبعون هالكة كلهم يبغض السلطان والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان دونك Il explique que le groupe qui est louable, c'est lequel C'est le groupe des musulmans qui se sont réunis autour d'un dirigeant qui est officiel et qui est apparent, qui est connu. Et ceux-là, ceux, ceux ce sont les gens qui font partie du Hizb d'Allah, par, du parti d'Allah. Ce n'est pas comme le Hizbullah en Liban par exemple. Ceux-là, ils, ils se sont donné le nom, ils, sont, ils ont formé un parti politique et ils l'ont appelé Hizbullah, le parti d'Allah. D'accord Alors qu'en réalité, ils n'ont rien à voir avec le parti d'Allah. Puisque ce sont des Shia Rafida. Ça, on va y revenir. Expliquer que, expliquer que ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec. Ouais, c'est des chiites, c'est des Rafida. Donc, c'est des gens qui adorent les tombes, qui adorent Hassan, el Hussein, el Ali et Fatima et qui les invoquent en dehors d'Allah. Quand ils ont des malheurs, ils crient leur nom au lieu de crier ou de demander l'aide d'Allah. Et euh, ils insultent les sahaba en secret, hein. et donc tout euh, ça, ça, fait, ça prouve que ce n'est pas des gens qui sont hizb le Hizb d'Allah. Et une la preuve de ça, c'est le verset dans lequel Allah a dit ceux-là sont le parti d'Allah, et certes, le parti d'Allah, c'est eux qui auront le succès, et c'est le verset 22 dans Surah Al-Mujadala. Donc, c'est qui hizb le Hizb d'Allah C'est quel qui le Hizb le parti qui est louable, ou le groupe, ou la Jamaa qui est louable, c'est la Jamaa des musulmans qui sont réunis au, autour de leur imam, leur dirigeant, hein, et qui se réunissent autour de lui, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a un seul groupe, un seul, un seul il y a un seul parti et non pas plusieurs parties dans un pays musulman. C'est obligatoire pour le musulman de rester avec ce parti-là et de le défendre et d'être sincère envers lui et de donner le bon conseil pour ce parti-là. Et il nous en fait les paroles d'un des, euh, des imams parmi les salafs qui est euh, l'imam Abu Muhammad al-Tusturi qui est mort en 283. Il dit, cette Cette omma est divisée en 73 sectes, 72 sont perdus, sont, sont, vont périr, ils sont tous ceux qui détestent le dirigeant, et une seule sera sauvée, et c'est celle qui est avec le dirigeant. Donc, ça, c'est un hizb, le parti qui est euh, louable. Et Euh, comme le chef l'explique plus tard, c'est que chacun des, euh, musulmans, des pays musulmans actuellement, qui est, qui, qui, chaque pays musulman aujourd'hui, où les gens se sont réunis autour d'un dirigeant, eh ben, ils sont, ils font partie de, ou bien ils font partie de la Jama'a. C'est-à-dire qu'ils font partie de la Jama'a. comme Salam. كيف الحال يا أخي؟ الحمد لله اوكي دونك اما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعه المسلمين الى تجمعات اخرى تلتقي على مفارقه جماعه والشذوذ عن الولايه الشرعيه واتباع الهوى فهؤلاء من حزب الشيطان لانهم فارقوا حزب الله Il dit, le tahazzub, le, le, le fait de se mettre en, en partie ou en groupe, celui qui est blâmable, c'est lequel C'est celui qui sort du groupe ou du corps des musulmans vers d'autres groupes ou rassemblements. Hein? Et qui se divise ou qui divise la jamaa. C'est comme dans un pays musulman, un groupe parmi les, la population qui forme un autre groupe à l'intérieur de ce groupe, qui se donne un chef et qui commence à, disons, opposer le chef du groupe général, de, du groupe de, de, du corps des musulmans. C'est ça, c'est comme un, un qui essaie de former un sous-ensemble dans l'ensemble euh, des musulmans. Et puis, ce sous-ensemble-là a pour but d'opposer l'ensemble au complet et le dirigeant des musulmans dans ce pays-là. Donc, tout groupe ou tout parti qui est euh, formé de cette façon-là et dans cette intention-là, ou de cette façon-là, eh bien, c'est un groupe d'égarement qui est blâmable. D'accord Et le chef, il dit que ces gens-là qui se séparent de la Jamaa, Et qui se qui sont disons, euh, qui se séparent aussi ou qui se qui s'enlèvent de de l'autorité légale dans le pays. Eh bien, c'est des gens qui suivent leur passion et sont le parti du shaitan, Et euh, ils sont le parti ils, ils se sont séparés du parti d'Allah, parental. Et le chef, il mentionne le verset qui dit Qu'est-ce qu'il y a après la vérité excepté les en een verset in de surat al-mujabela waarin Allah s.a. dit dat de partijen van de schijtane en zeker de partijen perdant. hij zegt in van de zoonheid die de de Donc, il dit, tout groupe ou regroupement ou organisation ou parti qui, euh, qui est réuni autour d'autres choses que le, ou d'autres personnes que le dirigeant qui est connu et qui est euh, officiellement en pouvoir et qui possède l'autorité et la force, Et que les musulmans ont, lui ont donné l'allégeance, eh ben ce parti-là ou ce groupe-là ou cette organisation-là est considéré selon la charia comme étant un parti de bidah qui s'oppose au corps et au groupe de musulmans. Et c'est une des disons des des graines ou des sources euh, qui va amener par la suite à sortir. À, à ces groupes-là, c'est ces choses-là qui vont amener les, ces groupes-là par la suite à sortir avec les armes contre le dirigeant et à faire périr les les récoltes et à faire périr les descendances et à amener dans le pays toutes sortes de désordres et de corruption par la suite. Donc c'est comme ça que ça commence les groupes armés, ils ne sortent pas directement toujours de façon armée, mais ils commencent comme on a dit, avec des petits groupes en secret qui s'organisent, qui, qui se rassemblent autour d'un chef qui se sont donné eux-mêmes, et qui s'opposent au aux dirigeants et au corps des, du reste des musulmans, et qui par la suite amènent à ces gens-là à sortir avec la force ou avec des façons violentes pour faire le désordre sur la Terre. أنصد لشيخ المعصيان لطهال الحسن الذي خرج علينا عثمان ابن عفان طبي الله عنه يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراضوا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء قال فسمعنا صوتا من بعد حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قيل هذا صوت أم المؤمنين فقال القاضي إسماعيل أحسبها أم سلمة رضي الله عنها وعليكم السلام قال سمعتها وهي تقول الا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزف وتل وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء فالأحزاب والجماعات فرقة نهى الله عنها برأ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منها فلا يجني منها المسلمون إلا الويل والفساد فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم en als je het hebt over de mensen die een beetje verantwoordelijk zijn, dan heb je het niet om het te verantwoorden. En dan zit je in het kader van de verantwoorden. En dan zit je in van de verantwoorden. En dan zit je de En dan zit de Il dit qu'Athman euh, ibn Hassan, de compagnon du Prophète salallahu alaihi wa sallam, anhu, est sorti pour s'adresser à eux un jour, mais ils lui ont coûté la parole et ils ont commencé à lancer des, des trucs euh, et tellement qu'ils en lançaient qu'à un moment donné on voyait plus le ciel, c'est-à-dire, je ne sais pas quest ce qu'ils lançaient, c'est Al-Babha, je ne suis pas sûr quest qu ce que c'est, pas vérifié dans le dictionnaire. Après, Ils en ont lancé que, tellement qu'on ne voyait plus le ciel et on a entendu une voix qui sortait des maisons des femmes des épouses du prophète sallallahu wa sallam et il y en a un qui dit on pensait que on, on pense que c'est la voix de um salama une des femmes du prophète sallallahu ça c'est al qadi ismail qui a dit ça il a dit je pense que c'est um salama et il dit je l'ai entendu qui disait Euh, « Votre prophète s'est désavoué de celui qui divise la religion et qui se met en groupe. » Et elle a récité le verset euh, 159 dans Surah Al-An'am qui dit « Ceux qui divisent leur religion et qui se mettent en secte ou en groupe, tu n'as rien à voir avec eux. Ça » C'est-à-dire euh, le prophète, il n'a rien à voir avec ceux qui font ça. Et donc tous les groupes et tous les partis aujourd'hui et les organisations sont des groupes qu'Allah a interdits et Allah subhanahu wa ta'ala a fait désavouer son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de tous ces groupes-là. Donc le musulman, il ne doit pas se mettre lui-même dans euh, le mal, la malédiction et la corruption en entrant dans ces groupes-là. Après, il dit, le musulman qui croit en Allah, celui qui croit en Allah et au jour dernier, ne doit pas établir ce genre de parti dans les pays musulmans et de sortir, euh, sortir du groupe du corps des musulmans et euh, se remettre contre l'autorité du dirigeant. Celui qui crée ou qui établit un de ces. Un, un de ces groupes-là, des groupes de ce genre-là, et qui appellent les gens à ce groupe-là, ou qui aident à l'établir, soit par la parole, soit par les biens, ou autre chose de ce genre, alors c'est comme s'il s'est opposé à Allah et à son messager, et qu'il a suivi un chemin autre que celui des croyants, et Allah Taala a dit, celui qui s'oppose au messager, une fois que la vérité et la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que la voie des croyants. Et bien, euh, nous allons le laisser tel qu'il s'est dé, dé, dé, détourné, et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Nous verset 115 dans surah Nisa. Après il dit حتى هذه باسماء barraقة, ورفعت شعارات حسنة, وقامت فيها خير فلا يجوز إعانتها إلا euh, ولد Le a dit même si ces, ces groupes-là se sont donnés des noms qui sont euh, vraiment étincelants et euh, attirants et qui ont des slogans qui sont bien et qui font de bonnes œuvres et de bonnes actions, il n'est pas permis de les aider et ni d'appeler les gens à participer avec ces groupes-là. Que ce soit les frères musulmans, que ce soit euh, Hizb tahrir que ce soit l'Abd al-Ihsan au Maroc ou bien Hamas en Palestine ou bien les groupes de djihad, ou les n'importe quel autre fatah, ou n'importe quel autre groupe, regardez maintenant qu'est-ce qu'ils font Hamas et fatah, et les autres, ils sont en train de se tuer entre eux. Hein? Donc ça c'est des exemples, et il y a plein d'autres exemples de ce genre comme ça, des gens qui forment des groupes et des partis dans les pays musulmans qui se divisent, et qui divisent la Ummah et les musulmans, et ça c'est strictement haram. Et donc c'est pas permis de les aider, et ni d'appeler les gens à... حتسبوا عاق أكثرا في جبرة، فالخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة وشعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم كلاب النار وشرب قتل تحت, تحت ظل السماء من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة. تو إنكم أهل الخوارج إذا قادل الخوارج إنظروا ils ont eu une précédence dans l'adoration et dans le bien, ils faisaient beaucoup d'efforts dans l'obéissance et dans l'adoration, c'est des gens qui adoraient beaucoup, ils prient. ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, ils font des lectures du Coran et tout, ils sont des gens très religieux, hein. et leur slogan c'est quoi L'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, et pourtant ce sont les chiens de l'enfer, comme le prophète Sallallam a dit, et il a dit que ce sont les pires qui, qui sont tués sous le, sous, euh, sous le ciel. Et il a dit que ceux qui se fait tuer par eux, ou qui, ceux qui les tuent, eh ben, il est parmi les gens du paradis. Hein, c'est-à-dire si euh, le dirigeant décide de les combattre, eh ben, ceux qui vont combattre contre eux, s'il se fait tuer par eux, il est le meilleur, euh, il entre au paradis, et s'il les tue, eh ben, les, ces gens-là, parmi les croates, ils sont les pires de, des créatures euh, sous le ciel. فلم تغن عنهم شعاراتهم شيئا ولم تنفعهم d'autres si choses qui sont bonnes. Par exemple, ils ont fait des prières des jönies, ils lisent le et ils ont des beaux slogans, d'ordonner le bien et d'interdire le mal et tout ça, et donc malgré ça le Prophète a dit que du fait qu'ils ont contredit les, la, le groupe des musulmans et qu'ils ont quitté la sunnah du Prophète ou contredit la sunnah du Prophète et bien à cause de ça, et bien ils sont, ça ne leur a servi à rien toutes les bonnes actions qu'ils ont faites. Donc euh, les chaînes ils disent de, de garde contre ces ruses-là et contre ces gens-là, qui appellent à ces gens de groupes de secrets et tout ça, et, euh, et Annie, on va voir que il y a beaucoup de ressemblances entre euh, les khawarij et les groupes de ces tendances-là euh, dans le monde musulman aujourd'hui. Là pour aujourd'hui on va s'arrêter ici parce que on n'a pas le temps de continuer, on a, on, je veux dire on a déjà dépassé le, le temps. Puis on continuera ça, Inch'Allah, la semaine prochaine avec les fatwas des ulama et des explications encore plus détaillées de certains points de ce que j'ai mentionné aujourd'hui. Parce que ce que j'ai mentionné aujourd'hui, on peut dire que c'est juste l'introduction pour un sujet qui est beaucoup plus euh, détaillé et beaucoup plus vaste, Inch'Allah. Donc j'arrête ici.